Bonjour collègue, je peux m'asseoir Je ne te dérange pas Mais pas du tout. Assieds-toi donc. J'étais simplement en train de parcourir distraitement le journal, en attendant que mon café refroidisse un peu. La radio a fait mention d'un accident d'avion. Oui, je viens de lire ça dans le journal. Un DC-8 d'Air Canada s'est écrasé au moment de décoller de l'aéroport. Quel aéroport Celui de Sydney en Nouvelle-Écosse. Est-ce qu'il y a eu des morts Malheureusement, oui. Cet accident a coûté la vie à sept personnes. Beaucoup de blessés aussi, je présume. Attends, euh, oui. 26 blessés, dont 11 grièvement. Transport Canada a institué une enquête. Je me demande ce qui a mal fonctionné au cours du décollage